Le podcast Auto est une présentation de l'Association des véhicules électriques du Québec, www.aveq.ca. Bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto. J'espère que vous allez bien. Luc, désormais au micro. Et avec moi ce soir, j'ai mon professionnel de l'assurance, Benoît Campos. Salut Benoît. Salut Luc, ça va bien? Ça va bien toi? Merci. Donc ce soir, Benoît, tu vas venir nous parler de Uber, euh, différentes facettes de la compagnie qui euh, essaie tant bien que mal de remplacer les taxis dans... ou de compétitionner avec les taxis dans plusieurs pays du monde et ce n'est pas différent au Canada et Euh, à Montréal, donc ça va être euh, ton sujet, puis euh, moi je vais vous parler de, bon si vous avez écouté euh, Réalité Augmentée, euh, ça va être un peu euh, une reprise, donc euh, je ne vous en voudrais pas si vous arrêtez d'écouter le podcast euh, rendu à ce point-là, mais euh, je vais vous faire la critique où je vais vous parler de Forza Motorsport 6, qui est le nouveau jeu de course de la... du studio Turn 10 sur la Xbox One. Euh, je sais qu'il y a bien des gens qui écoutent des, des euh, émissions sur l'automobile, qui aiment aussi un peu jouer à des jeux automobiles. Il y a des gens qui écoutent euh, et qui sont aussi des gamers. Donc, on va parler de ce jeu-là. J'avais fait Forza Horizon sur, euh, sur l'émission. Je vais faire Forza Motorsport 6 aussi. On va commencer par, euh, par le sujet de Benoît qui va nous parler de Uber. Fait que, Benoît, je te laisse la parole. Merci, Luc. Euh, ben, écoute justement. La raison pourquoi euh, je, voulais, je voulais parler de Uber cette semaine, c'est que depuis, euh, je dirais, dans le dernier mois en fait, on voit de plus en plus aux nouvelles les manifestations, les chauffeurs de taxi. Puis, euh, là, ce que je veux mettre au clair en partant, c'est que ce soir, je prends pas, il euh, n'y a pas de participer. C'est vraiment, euh, je, je veux éclairer les, les gens qui sont à l'écoute sur euh, qu'est-ce qu'est qu Uber, puis en même temps, quel est l'impact sur l'assurance, simplement. Okay. Donc, euh, comme, comme on le voit souvent dans les, les, les bulletins de nouvelles, les, les gens du bas sont de plus en plus présents au Québec. Euh, ça amène, on peut dire peut-être une compétition saine entre le, le marché du taxi ou du transport de personnes à Montréal. Euh, peu importe les raisons qui viennent derrière ça, on remarque que c'est quelque chose qui, qui se fait de plus en plus Les gens sont équipés, les gens ont du temps. J'écoutais pas plus tard que la semaine passée, une semaine dernière de ça, un autre animateur de radio qui parlait à des gens d'Uber de et qui disait que c'était un bon moyen pour eux d'arrondir leur famille. C'est tout à fait respectable, on a tous le droit de travailler. Ce qui est important de comprendre, par contre, au niveau assurance, c'est que le risque qu'on euh, impose à l'assureur le risque supplémentaire est quand même important. Il ne faut pas oublier à la base que euh, les véhicules sont les véhicules personnels. C'est comme toi, par exemple, là, que tu décides de, euh, ça, un vendredi après-midi, tu termines plus tôt que tu dis, ben, je vais en profiter pour faire quelques dollars. Tu prends ton véhicule personnel, et tu te rends disponible sur Uber. Euh, ton assureur n'est pas au courant de ces activités-là. Ouais. Euh, Euh, d'un, que tu parcours plus de kilométrage que tu en ferais, que tu en ferais normalement, euh, du fait aussi que ton véhicule devient une, une entreprise, devient un véhicule à usage commercial. Donc, euh, ce qui est important de mentionner, c'est que les assureurs, actuellement, il euh, n'y a personne qui s'est prononcé officiellement sur la couverture. Donc, à la base, dans le contrat d'assurance, ce qu'on appelle le formulaire de police euh, du Québec, fpq 1 spécifie clairement que euh, la police ne couvre pas dans le cas de transport de personnes. Donc, okay. on parle de véhicules à usage privé dans ce cas-ci. Il euh, y, a, y a définitivement une couverture d'assurance qui existe, les chauffeurs de taxi en ont une. Oui, mais c'est spécifié quand ils signent leur contrat d'assurance c'est spécifié, il y a une couverture particulière à cet effet-là, euh, il y a une prime qui est rattachée à ça aussi, parce que le risque est aussi plus élevé, tu comprends? Oui, parce que tu es toujours sur la route, puis en plus, tu as un passager avec toi qui doit être assuré aussi s'il arrive quelque chose. Donc, Tout à fait. Tu as une responsabilité professionnelle par rapport à ça envers la personne que tu transportes. Et ça, pour Québec, il y a la SAC qui couvre les dommages corporels, mais dans ce cas-ci, on parle de par le transport de personnes, donc tu as une responsabilité envers cette personne-là. Okay. Ouais. Euh, on entend souvent euh, des gens qui font du Uber, qui donnent des entrevues, qui disent « ben, Écoute, moi, je ne le déclare pas, puis si jamais il y a eu quelque chose, ben je vais te simplement te dire que c'est un de mes amis qui était avec moi. » Donc, il y a deux choses là-dedans qui, qui sont importantes. <rire> encore encore faut-il que la personne qui était avec toi soit d'accord pour mentir lui aussi ben, c'est ce bout-là. C'est <rire> pas est un ami. C'est pas un ami. Théoriquement, c'est un client qui t'a engagé pour un service. C'est pas, euh... ça. Exactement. Exactement. tu sais. À la... ce qui est important de mentionner à la base, c'est que ça, il n'y a pas un assureur en assurance des particuliers au Québec qui couvre cette activité-là, mis à part deux, un assureur en, ou deux assureurs, entre autres, qui sont spécialisés, qui ont un programme de ça. Mais il n'y a personne qui couvre officiellement les activités d'Uber euh, en transport. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième, comme tu dis, il faut que la personne soit bien d'accord pour dire « Oui, oui, je suis un ami de euh, Luc, disons. Ouais. » Puis, me euh, donner un lift pour aller au boulot ou me ramener à la maison, peu importe. Jusqu'à date, ça va bien. Sauf que si l'autre personne, dans l'accident, euh, subit des dommages corporels, Si l'autre personne perd des revenus à cause euh, de l'accident et si c'est de ta faute, c'est pas de ce conduire, c'est de ta faute. Ben la personne sera peut-être plus d'accord à dire oui Luc c'est mon ami. Euh, c'est comme dans n'importe quelle euh, association, dans n'importe quelle euh, entente, on est des amis jusqu'à temps qu'il arrive quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est comme comme dans n'importe quelle dispute familiale où il y a de l'argent en jeu, on est de la famille jusqu'à temps que l'argent tombe en jeu. Il y a, il y a plein d'affaires. Exactement. exactement. Ouais, ça. On va plus loin que les accidents. Tu as sûrement vu euh, euh, aux nouvelles, encore une fois, des chauffeurs de taxi qui en prennent directement au véhicule, le chauffeur Hubert. Euh, je les vois mal, ces gens-là arriver à l'assureur et dire Je me suis fait vandaliser mon véhicule, puis c'était par un chauffeur de taxi parce que je suis en train de voler des clients. <rire> c'est ça. Et ouais, c'est clair. Ben, c'est ça. T'sais, automatiquement, l'assureur va prendre des actions. Euh, c'est pas compliqué, il y a des actions qui vont se prendre. Euh, dans, en terminant là-dessus, il y a actuellement deux assureurs qui sont en fait un peu les mêmes, Bellard Direct et euh, Intact Assurance, qui se penchent très sérieusement sur euh, une couverture possible pour ces gens-là. Ça veut dire du transport de personnes à temps partiel, quelque chose comme ça? Là? Oui, Ben à partir de là, je pense que euh, ce serait géré de manière à, à à voir combien, à combien d'heures, combien de personnes, à quel pourcentage du temps le véhicule est utilisé. Un peu comme, euh, comme quelqu'un qui, euh, qui fait de la livraison, par exemple, sur un kilométrage annuel, quel est le pourcentage qui va être euh, utilisé à des fins de livraison. Ben, ce serait probablement la même chose, à mon humble avis, c'est sûr que c'est mon opinion, mais euh, probablement que les assureurs comme Intact ou Bellair utiliseraient une tarification personnalisé à l'usage, tout simplement. Donc, sur 20 000 km, si tu penses en faire 5 000 à, du, à, avec du Uber, ben la prime serait fixée en fonction de ça. Ok, ouais. Fait que un pro-rata pour le, le côté travail, là, le nombre de temps que tu travailles avec ta voiture, finalement. C'est exact. Ok. Donc, c'est un peu ça que je voulais euh, voir avec. Euh, puis, en passant, Intact et Bel Air, on signifie un intérêt, mais encore rien d'officiel. Donc, euh, aux gens qui sont à l'écoute et qui ont l'intention de faire du bar, parfois courir, à appeler le coti d'assurance le matin ou, ou de direct directement. Ils ne sont pas au courant. <rire> et, ben, ils sont peut-être au courant, mais ils ne sont pas prêts encore à vendre le produit. Euh, puis ça, je te parle de ça en date du, du 15 septembre dernier. Donc, dans, les derniers, euh, dans la dernière semaine, je ne pense pas que, que développer le produit, la tarification, c'est quelque chose qui se fait quand même sur une... Okay. Mais là, si tu dis les assureurs se sont pas vraiment penchés sur le sujet, c'est-tu qu'à date, il y aurait pas eu vraiment de réclamation, euh, due à quelqu'un qui fait du Uber? C'est-à-dire, ou pendant que quelqu'un fait du Uber? Écoute, ou... il y en a eu, c'est clair. Ouais. C'est clair qu'il y en a eu, euh, mais est-ce que l'assureur a sévi, puis est-ce qu'il l'a dit publiquement? C'est un petit peu difficile de le de, de confirmer, mais au bout de la ligne, tu sais, une réclamation de 500 euh, je me suis fait accrocher dans un stationnement ou quelque chose du genre, euh, l'assureur ne fait pas d'enquête poussée là-dessus. OK, ouais, fait qu'il... Au sein à l'évidence, c'est un peu comme, euh, c'est un drôle de comparaison, là, mais c'est un peu comme l'impôt. Si, si le coût de l'enquête ne vaut pas le montant qu'on peut aller rechercher, ben il y a Il n'y a pas d'enquête qui se fait, tu comprends? Oui, ok, je comprends, ouais. C'est un peu le concept, mais je suis certain qu'il y a eu des situations euh, où le client s'est fait prendre, puis euh, l'assureur a pris des mesures à, à cet effet-là, à aller jusqu'à dire, "Ben non, euh, on ne paye pas la réclamation, puis on a eu le contrat à, à l'initieux, sachant que tu fais ça depuis le début. Ou... Il y a plein de méthodes d'enquête qui sont utilisées, mais je peux te confirmer qu'il y a eu des réclamations, c'est certain. Mais c'est juste que ça n'a pas été sorti publiquement ou ça n'a pas été euh, vraiment publicisé, là. Ça, ça a passé un peu euh, sous le silence. Là, puis, euh... Oui, puis effectivement, dans des situations comme celle-là, oublie pas quand l'assureur sévit, euh, même si souvent c'est justifié, mais souvent dans tous les cas, ça doit être justifié. On ne euh, peut pas se le cacher, hein, il passe toujours pour le grand échantel. Donc euh, est-ce qu'on veut ce genre de publicité-là? Non. Donc, c'est probablement pour ça qu'on n'entend on entend, on en entend pas parler. OK, il y a peut-être des ententes. À, bon, ben, regarde, on ne peut pas te payer tout ce qu'on devrait te payer, mais on va t'en payer la moitié, on va te payer une partie, tu, tu prends le reste ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être des ententes à l'amiable aussi qui peuvent se faire, j'imagine. Effectivement, mais tu sais ce qui est important que tout le monde sache, c'est ne prenez pas cette chance-là. Non, euh, faites-vous assurer comme il faut pour ce que vous faites avec votre voiture. Puis, euh, de toute façon, comme, comme tu dis, c'est peut-être intact, les air sont en train de, de, de penser à ça, mais à un moment donné, euh, ça va devenir, si Uber continue, s'il ne se passe rien de, de, de bizarre, vous faites tout ce que ça arrête, là, ce qui me surprendrait. À un moment donné, ils n'auront pas le choix, ça va devenir une, une option d'assurance pour quelqu'un qui en, qui en fait. Là. À un moment donné, ça va arriver. Là. Oui, puis, absolument. Euh, c'est... C'est la responsabilité aussi du courtier ou de l'assureur de poser la question, « Est-ce que vous allez faire du transport de personnes? » C'est mentionné dans la proposition. Donc, euh, c'est un peu la responsabilité de tout le monde là-dedans de le déclarer et de poser la question. Bon, c'est ça. Soyez, Comme on disait dans une autre, euh, dans une autre émission, à un donné, soyez, euh, soyez franc avec votre assureur, parce que si vous ne le faites pas, à un moment donné… Euh, ça va vous, euh, ça va vous d'en face. <rire> <rire> Puis on ben, veut pas ça. Non, on <rire> veut vraiment pas ça. Ben parfait, merci Benoît. Euh, Benoît, t'es-tu un gamer Ça m'arrive à l'occasion de me laisser tenter. Mais mais pas pas pas, pas autant que moi je me donne d'abord. Ah non, c'est une qualité que j'ai pas encore heureuse. Ben qualité ou défaut, on sait pas. Des fois, des fois c'est une, des fois c'est l'autre. Des fois on passe beaucoup de temps là-dessus, mais mais mon dieu que c'est plaisant euh, donc je vais vous faire la critique ou plutôt moi, je vais vous parler du jeu euh, Forza Motorsport 6 qui est bon le sixième jeu de la série là il y, a, il y a deux franchises Forza présentement, il y a Forza Motorsport qui est un jeu de course sur circuit vraiment sur piste des courses qui s'enchaînent l'une après l'autre puis on a Forza Horizon qui est plus un jeu à monde ouvert où oui euh, pour avancer et tout ça il y a des courses et Bon, certains challenges qu'on vous donne, mais on peut aussi euh, conduire, juste la, conduire la voiture sur une carte. Donc, euh, dans Forza euh, Horizon 2, ça se passe en Europe. Donc, on peut se promener à travers la France avec la voiture. Fait qu'on peut juste aller dans notre garage, choisir une voiture qu'on a, et puis juste se promener sans avoir à faire la course contre personne. Fait que c'est deux jeux euh, un peu différents. Forza Motorsport 6, bon, comme je disais, c'est la sixième version. Il est seulement disponible sur la Xbox One. Euh, on a beaucoup travaillé les graphismes. C'est un jeu qui est vraiment beau. Euh, les couleurs sont bien. Les voitures sont excessivement bien rendues. Euh, autant à l'intérieur que à l'extérieur. Il euh, y a quelque chose qui s'appelle Forza Vista là-dedans où on peut vraiment prendre place dans la voiture, soit côté passager ou côté conducteur, même les voitures 4 portes, on peut s'asseoir à l'arrière. J'ai fait le bizarre l'autre jour, j'avais une BMW 4 portes, je suis allé m'asseoir sur le siège arrière. Comme, je trouvais ça trop. Tu sais, je suis dans un jeu de course, puis je suis assis en arrière, c'est le fun. Euh, tu peux ouvrir le capot, voir le moteur, euh, voir les jantes, faire le tour vraiment de la voiture, c'est vraiment euh, très très bien fait. Il y a un côté un peu, euh, comme je disais, dit, j'ai fait la, la critique sur, euh, sur Réalité Augmentée aussi, puis un un moment donné, euh, Jean-Benoît Jean faisait une commentaire comme quoi que c'était très, Jean-Benoît qui est notre animateur, ça je n'ai jamais écouté, euh, réalité augmentée, il faut que je vous explique quand même un peu, qui euh, c'est très euh, un peu encyclopédique, c'est-à-dire on a euh, un peu de, de détails sur la voiture, puis tout ça, puis même par bout on va vous expliquer. Euh, un circuit. Quand vous allez courser sur un circuit, quand est-ce qu'il a été créé, euh, euh, s'il a été modifié, euh, et, et ces, ces choses-là. C'est pareil un peu pour les voitures. On va vous donner un peu de détails sur certaines voitures. Euh, on va toujours vous expliquer un peu ou le, le nom de la voiture, ces choses-là. Mais on peut aller voir en dedans, s'asseoir, euh, puis faire le tour d'or. C'est vraiment très bien, euh, très bien rendu aussi. Euh, les pistes sont aussi très jolies, euh, les décors, les le, le, le, le, gazon, l'asphalte c'est très très détaillé il y a aussi beaucoup plus d'effets de poussière de, de brouillard et de choses comme ça euh, que ça a été très, beaucoup amélioré il y a, il y a une piste, là, puis je ne me rappelle pas c'est quelle c'est une piste aux états unis c'est peut-être euh, Sonoma ou c'est peut-être Road America où il y a une espèce de virage puis dans le virage il y a, il y a comme de la terre sur le côté de l'asphalte puis à force que la course avance Il euh, y a comme de la poussière qui se ramasse sur l'asphalte. Et puis, quand on passe, quand les voitures passent dans cette poussière-là, la poussière lève, puis on voit vraiment la poussière dans l'air quand on passe avec notre voiture. C'est vraiment, vraiment très bien fait. Puis, on a aussi des effets de brouillard. La première course du jeu, on vous met au volant d'une Ford GT 2017, euh, Pas, pas rien, c'est pas rien en partant, là. puis euh, j'ai hâte de voir combien ça va coûter de l'assurance, cette bibite là mais euh, ben, je, Benoît va pouvoir nous dire à un moment donné mais qu'elle soit sortie, présentement il peut pas parce qu'elle existe pas, mais euh, on, on, on commence avec, avec cette voiture-là, donc on commence fort, c'est une voiture qui peut rouler vite et tout ça, euh, puis on, va, on est sur un circuit qui a été créé par la gang de Turntown c'est pas vraiment un circuit qui existe, mais c'est euh, au Brésil, puis on s'en va vers Rio de Janeiro, puis On roule, on passe dans des villages, puis on passe à un moment donné à travers euh, comme de la jungle où il y a des arbres. Puis là, on voit une espèce de brouillard juste au-dessus des arbres qui flottent. Euh, les couleurs, euh, c'est vraiment, vraiment super beau. À un moment donné, on voit euh, la statue de Jésus en haut de la montagne. Euh, puis on, en, en, comme en s'en allant vers, vers la ville puis vers la ligne d'arrivée, euh, on passe à côté de l'eau. tout ça, C'est vraiment très bien rendu. Il y a des courses de nuit aussi. Euh, où on voit dans le ciel des feux d'artifice. À un moment donné, on est sur une piste, je pense que à Daytona, ou euh, à Indy, où il y a une, gra y a une grande roue, puis euh, elle, elle est illuminée comme un néon, puis euh, les couleurs changent. C'est vraiment magnifique, des feux d'artifice dans le ciel, puis tout ça, euh, c'est vraiment super bien fait. Puis on a aussi, euh, ce qui est une nouveauté dans Forza Motorsport, on l'avait dans Forza Horizon, c'est la pluie. Euh, on a des courses sous la pluie avec des accumulations d'eau, des flaques d'eau euh, qui vont nous créer de l'aquaplanage qui va euh, vraiment mettre, mettre à l'épreuve nos talents de, de conducteur, nos talents de pilote. Euh, il y a aussi le fait que le gazon, quand il devient mouillé, est aussi euh, plus glissant. Donc, euh, il y a, dans certains jeux, ça affecte plus ou moins euh, l'effet de freiner sur le gazon. Mais j'ai appris à mes dépens que dans Forza, Euh, si c'est mouillé, la piste est complètement détrempée, puis vous avez le malheur de sortir de piste euh, essayez pas de récupérer l'auto, il n'y a aucun moyen ça glisse droit, vous avez beau freiner, tourner les roues ça change rien c'est euh, le mur euh, de ciment ou euh, le mur de pneus assuré et puis là vous appelez Benoît à faire, euh, faire parce que vous avez besoin de réclamer l'assurance, mais euh, non c'est ça, fait que ça a un gros effet dans le jeu la pluie. La seule chose que je trouve un peu plate, c'est que si vous commencez une course à la pluie, vous allez passer toute la course à la pluie. Il n'y a pas d'effet. Dans Forza Horizon, il y avait, euh, on pouvait rouler un moment donné, puis on, on, il y avait un, ce qu'on appelle un ondé. Il commençait à pleuvoir. Et il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait. Puis à un moment donné, ça arrêtait, ça se calmait. Puis là, on était correct. Puis là, le soleil pouvait sortir, des choses comme ça. Dans Forza Motorsport, c'est vraiment... Euh, il pleut au début de la course, il va pleuvoir jusqu'à la fin de la course. Euh, chose aussi un peu bizarre, c'est que si vous faites une course avec une voiture convertible, moi je coursais m'en un moment donné, euh, dans une série, j'avais pris une euh, Mazda Miata euh, 2016 euh, ou une MX-5 euh, 2016 plutôt, puis euh, elle, convertible puis elle a été rendue dans le jeu avec euh, le toit ouvert, ben mon pilote a passé la course avec le toit ouvert. Fait que pour... Il, C'est pas de, on ferme le toit vu qu'il pleut, c'était vraiment, bon, mais le toit est ouvert, le toit est ouvert, puis tu conduis une voiture avec le toit ouvert, puis tu commences le truc avec une voiture sec, puis tu vas finir à conduire une piscine à la fin de ta, fin de ta course. Mais bon, c'est quand même, c'est des détails. Pour le reste, il y a beaucoup de circuits. On passe les, les circuits euh, mythiques là, aux États-Unis, comme j'ai dit, le, le circuit Indy. Euh, on a Daytona, on a Sonoma, on a Laguna Seca, on a Road America, on a euh, Monterey. On, en Europe, on a Nürburgring, on a Spa francorchamps on a vraiment, on a Silverstone. On a beaucoup de circuits qu'on va visiter. Euh, la, il y a beaucoup de circuits qui sont réels. Il y a beaucoup de circuits aussi qui ont été créés. Il y a quelques circuits, je pense qu'il y a trois ou quatre circuits. Quatre euh, circuits qui ont été créés par euh, la gang de Turn 10. Là. Pour le reste, c'est tous des, euh, des vrais circuits. On, on retourne sur la piste de Top Gear aussi, qui est l'émission euh, anglaise d'Angleterre. Euh, ça va ensemble anglais d'Angleterre, mais je spécifie ça pourrait être anglais, canadien ou anglais aux états unis euh, anglais d'Angleterre euh, où on peut aller faire des tours de piste aussi on peut, course, on peut avoir une course contre le Stig qui est le pilote euh, très très connu de la série Top Gear aussi donc il y a beaucoup de circuits on a Le Mans, on a le Walkings Glen on a Monza euh, Daytona euh, il y a le circuit de Barcelone, il y a plein plein de circuits euh, on a aussi plein de voitures. Il y a environ 400-450 voitures dans le jeu euh, de tous les modèles. Là, euh, on parle de la, de, la, de, la, de la Fiat 500 à Bart, aller jusqu'à la Aston Martin, euh, 177, la Vanquish, les Audi TT, les Audi R8. Euh, on peut parler de Ford Mustang, Ford GT qu'on joue dans le jeu, euh, la 2017. On a aussi la version plus ancienne, 2005-2006 de la de la Ford GT aussi des BMW de toutes sortes euh, Ferrari Lamborghini euh, nommez les sont dedans euh, même des des modèles plus anciens euh, AMC euh, Rebel euh, AMC, euh, AMC Javelin euh, des des Alfa Romeo nommez les sont toutes là euh, donc -moi, lui, oui quelqu'un qui parle de Mario Kart là on part de loin là ouais à quel point va, va, cette personne-là va trouver son compte dans un jeu comme celui-là? Euh, parce que, bon, il y a quand même beaucoup de détails. Tu parles de, de l'aquaplanage, le gazon qui est mouillé, tout ça. Est-ce que monsieur, madame tout le monde, qui décide de partir et aller jouer à un jeu comme celui-là, va, euh, va y trouver son compte? Ou... C'est une très bonne question. Euh, oui, il faut, faut aimer conduire des voitures, c'est sûr. Quand on joue un jeu comme Mario Kart ou un jeu, c'est plus de, de ce style-là. Euh, il y a l'effet compétition contre tes amis, puis là, il y a des... Y a, tu peux utiliser des, des stratagèmes, des, des choses pour empêcher tes amis de gagner, tu sais, des champignons, tu leur lances des affaires, tu ça. Là, on enlève ce mode-là. Là, mais le, en tant que jeu de course, euh, Forza est très... Euh, C'est vraiment... Euh, tu peux le personnaliser. Tu peux le rendre aussi facile que difficile. Donc, il y a moyen de rendre le jeu plus difficile ou plus facile en mettant plus, plus ou moins d'aide à la conduite. Donc, tu peux faire que la voiture freine presque pour toi. Tu vas arriver dans un, dans un virage à une vitesse folle. Le, le, le système, l'ordinateur va ralentir la voiture pour toi pour pas que tu prennes le champ ou pour éviter que vraiment tu perdes trop le contrôle de la voiture dans, dans la courbe et tout ça. Donc, on va t'aider la voiture va t'aider aussi euh, sur plein de, de, de, de détails pour t'aider à contrôler la voiture. Tu peux diminuer graduellement cette aide-là à la conduite pour rendre la conduite presque réaliste. Ça veut dire enlever complètement l'aide à la conduite puis le système va te laisser prendre le champ parce que tu prends une courbe à 150 km h puis t'as oublié qu'il fallait peut-être que tu descendes à 90-100 dans cette courbe-là pour la prendre. Donc, Il y a déjà... ça... Le jeu est user friendly quand même. Oui, oui, le jeu est, est, est très euh, tu, peux, tu peux vraiment le personnaliser selon euh, ta qualité de pilote, selon ton style de conduite. Est-ce que tu es habitué à jouer à des jeux de course ou pas? Euh, Puis aussi, euh, tu vas pouvoir mettre les, tes adversaires plus ou moins euh, habiles. Donc tu peux les mettre très très euh, de base où c'est plutôt facile de gagner une course puis de finir premier ou de les mettre professionnels puis que ça soit carrément impossible de les rattraper ou de gagner une course parce que il manque jamais un changement de vitesse il manque jamais une courbe euh, ils ralentissent dans le bon temps ils réaccélèrent dans le bon temps tu sais c'est vraiment des pilotes professionnels donc on, le jeu est, est facile de trouver un peu notre notre limite c'est sûr que c'est c'est c'est très tentant ou ça peut être très tentant de mettre ça à facile partout puis toujours finir premier. Mais à un moment donné, quand il n'y a plus de challenge, il n'y a plus de... Tu ne sais, te sens pas euh, comme quoi tu pourrais peut-être perdre puis tu es toujours en train de finir premier, ça devient un peu lassant, tu veux un peu de compétition. Donc, le système va t'offrir automatiquement si tu pars à facile, mettons, va t'offrir automatiquement après quelques courses, tu finis toujours premier, tu es toujours en tête, va te dire Euh, voulez-vous essayer de mettre le, les, vos adversaires au niveau moyen, mettons, ou de mettre vos adversaires au niveau habile ou professionnel, fait que tranquillement, le jeu va t'offrir d'augmenter l'intelligence ou l'habilité de tes adversaires. Okay. Euh, tu peux le mettre ou pas le mettre, tu peux juste refuser, tu peux juste dire non, tu, sais, tu peux dire oui, puis il va le faire pour toi. Tu as toujours la chance dans les menus d'aller changer, Euh, l'habilité de tes adversaires parce que pour progresser dans ta carrière, parce qu'on a une carrière, il y a, y a cinq euh, modes différents où tu vas commencer avec des voitures de base, puis tu vas monter tranquillement vers des voitures plus de course, vraiment professionnelles, comme les voitures de Le Mans, des choses comme ça. Tu vas pouvoir conduire des IndyCar à un moment donné, de la, des voitures de Formule 1, tu sais, en plus de Ferrari, Lamborghini, McLaren, puis tout ça, euh, qui sont des voitures tu sais, exotiques mais qui sont pas nécessairement des voitures de course mais à un moment donné tu es en piste avec une une, une Formule Indy une voiture Indy car sur la piste de Daytona ou je puis dire une affaire ça ça ça rentre, là ça ça ça y va donc il y a il y a des choses comme ça mais tu sais tu peux toujours quand tu veux juste avant une course changer l'habilité des pilotes fait que si tu viens de faire la course puis euh, faut que tu finisses au moins troisième ou mieux pour avancer à la prochaine étape ben si tu, tu t'aperçois que sur une piste, tu as plus de misère, tu es moins bon, tu n'es jamais capable de suivre, mais tu peux toujours aller dans, dans la configuration du jeu pour cette course-là, dire je veux les mettre à facile pour cette course-là parce que pour avancer, j'ai pas le choix, j'ai un peu de misère. Bon, vous allez gagner, puis après ça, vous le remettez à plus haut pour continuer à avoir un peu de challenge dans les autres courses. Fait que c'est... On peut le changer quand qu'on veut, là. Okay. Euh, Donc c'est c'est vraiment un jeu qui est intéressant. L'effet de vitesse est là. On a l'impression vraiment. On peut pas dire qu'on a l'impression de conduire une voiture parce qu'on n'a pas l'effet de ressentir la route pis ces jours-là. Même si la manette va nous donner ah. euh, un peu de, de de de de mouvement là pour euh, ça va brasser. Ça va nous donner un peu de ce que la route peut avoir l'air, mais c'est pas encore hyper réaliste. Là. Mais c'est super euh, c'est super le fun. Euh, il n'y a pas vraiment de côté négatif à ce jeu-là, à part peut-être, euh, c'est ça, le, le fait que quand il pleut, il pleut toujours. Ils ont inclus un système de mode dans le jeu où qu'on peut appliquer des modifications à la voiture. Certains sont à, ben, à voiture ou au pilote, mais ça suit normalement la, la série de, de, dans la voiture où vous êtes. Euh, vous allez avoir qui sont permanents, vous allez en avoir qui sont euh, temporaires pour une course, des choses comme ça, comme euh, commencer une, sur la grille. Euh, une place en avant sur la grille il y en a qui vont vous donner une meilleure adhérence des choses comme ça euh, personnellement ça n'aurait pas, pas existé dans le jeu ça ne m'aurait pas dérangé euh, j'ai l'impression que ça ne sert vraiment pas à grand chose euh, mais on a essayé quelque chose ça ne me dérangerait pas du tout que ça ne soit pas de retour dans, dans Forza Motorsport 7 parce que je m'en sers jamais puis ça m'empêche pas de, de, finir, de finir un, deux ou trois sur la grille dans les courses. Là. Fait que ça ne change vraiment rien. Il euh, y a aussi, à part le mode carrière, il y a des invitations et qu'à un moment donné, vous allez faire une coupe de course, là, vous allez avoir une invitation qui va arriver pour aller faire, euh, je ne sais pas moi, une course mythique. On peut revivre des grands moments de la course automobile, comme le premier Grand Prix euh, qui était, je pense, en 1939, quelque chose comme ça, dans une voiture euh, vraiment de ces années-là qu'on va courir sur, avec euh, d'autres voitures de la main, de, de, des mêmes années sur une piste. Comme de raison on essaie de gagner. Il y a des grands moments dans dans l'histoire de la course comme ça. Il y a des invitations pour euh, conduire même des voitures de Formule E, des voitures électriques. Il y a, on peut conduire pendant, je pense qu'il y a cinq challenges que c'est conduire une voiture électrique. Donc c'est une Formule 1 mais électrique. Ceux qui suivent la Formule e, la Formule E vont savoir un peu de quoi je parle. Fait que il y a ça aussi dans le jeu, euh, il y a des challenges où il faut juste dépasser des voitures. On vous dit, euh, vous avez deux tours, dépasser 65 voitures au volant d'une McLaren P1 là, tu pars, puis ton but, c'est juste de dépasser des autos, puis c'est comme des Fiat 500 euh, des, des, des années euh, 60 qui sont là, ou euh, des, euh, des, des, des, des mini, mais des vieilles mini ou, euh, qui sont sur la piste, puis là, c'est juste de dépasser. Ils sont comme des cônes, là, ils roulent pas super vite, mais ils sont juste là pour, tu sais... Être dans tes jambes, puis ton but c'est d'en dépasser 40, 60 dans, dans, dans le temps qui t'est donné, qui est normalement deux tours. Il y a plein de choses différentes, puis il y a du jeu en ligne, vous aimez jouer en ligne, vous pouvez jouer en ligne avec des amis aussi ou contre du monde que vous ne connaissez pas. Euh, puis, comme dans Mo Mo Forza Motorsport 5, votre euh, il y a un système d'avatar dans votre, votre personnage dans le jeu qui va être votre nom sur, euh, sur la Xbox, va aller jouer, courser ou va apparaître dans des courses de vos amis, puis même dans des courses de gens que vous ne connaissez pas, il va aller jouer à Forza quand vous n'êtes pas là, ça va vous ramener des gains ça va vous ramener de l'argent en crédit pour dépenser dans le jeu, euh, des choses comme ça, puis votre ami peut jouer, euh, puis vous voir dans sa course pendant que vous êtes au bureau en train de travailler, il euh, y a l'impression on a l'impression que c'est quelqu'un qui joue, mais c'est l'ordinateur qui contrôle les personnages Fait que, fait que c'est c'est vraiment drôle parce que l'autre jour justement, j'étais en train de jouer tout seul, puis euh, il y a mon ami Daniel du podcast Réalité augmentée qui est apparu dans ma course. Puis on s'est fait un, on s'est fait une course vraiment euh, assez assez déchaînée jusqu'à l'arrivée, où ce que je l'ai battu par à peu près une distance d'un d'un pare-choc. Mais c'était drôle quand j'y ai dit, ah oh, ouais, il dit hey je suis pas je dit ouais mais t'étais pas là pour de vrai. <rire> Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment un jeu qui est, qui est, qui est complet, qui est, euh, qui est amusant. Euh, il y a beaucoup de voitures dans le jeu. Il y a des voitures aussi qu'on peut acheter en DLC, donc qui vont vous coûter de la vraie argent. Mais la majorité des voitures sont achetables avec des crédits dans le jeu. Vous allez en gagner aussi par des tirages. Quand on va vous changez de niveau, on va faire un tirage. Vous pouvez puis gagner une voiture, euh, j'ai gagné une La Ferrari en juin hier. Bon, elle est pas dans mon vrai stationnement, même si j'aimerais ça, mais j'aurais probablement même pas le moyen de l'assurer par année. Euh, mais c'est ça. Ce serait le fun de faire une chronique là-dessus, pensant à ça, à un moment donné faire une chronique, une chronique sur les voitures euh, ultra chères, combien ça peut coûter à assurer une La Ferrari ou une une Lamborghini Huracan, ça pourrait être intéressant. On prendra ton, ton, euh, ton dossier pour montrer ça ensemble, ça va faire plaisir. Ouais, ça serait vraiment drôle, hein. Fait qu'on regardera ça à un moment donné. Mais tu sais, plein de voitures comme ça. Si vous aimez les jeux de course, c'est vraiment à vous procurer si vous avez une Xbox One. Si vous étiez sur le bord de peut-être penser de vous acheter une Xbox One, puis ça vous intéressait, mais vous n'étiez pas sûr encore, c'est un jeu qui pourrait me faire acheter euh, personnellement une Xbox One si j'en ai déjà une. Il y a même une, une Xbox One Forza qui vient avec le jeu, que la, la console est un peu différente euh, des couleurs et tout ça, les manettes. Donc, une, au thème Forza, c'est peut-être le bon temps d'aller vous en chercher une. Puis, il y a plein d'autres bons jeux qui s'en viennent euh, d'ici la fin de l'année, comme Halo et tout ça, mais là, on s'éloigne des, des sujets de, de jeux de voiture Fait que je vais rester avec Forza. Que ça pourrait être un jeu qui serait une bonne, une bonne raison euh, d'acheter euh, une Xbox One. Moi, j'ai sur réalité augmentée. J'ai donné un 9.5 sur 10 euh, donc euh, tu un solide 9 9.5 d'après moi c'est un jeu qui, euh, qui mérite euh, pleinement son achat donc euh, c'est ça fait que Benoît si tu n'as pas d'xbox one c'est le temps faut pouvoir euh, temps je... Ouais faudrait que tu assures tes autos puis après ça tu peux te faire des réclamations tout ça en les scrappants faire comme ça tu sais quelque chose de le fun là, même Évidemment... ouais, mais ça c'est comme c'est comme le vendeur de drogue qui consomme c'est pas payant là. non c'est ça non à un moment donné non, non. Mais euh, non, très, très, très bon jeu. Donc, là-dessus, on va terminer l'émission. Benoît, si les gens veulent te rejoindre, comment est-ce qu'ils font ça? En simple, par téléphone, 1-888-871-2520, poste 378. Euh, je suis sur Facebook aussi, Assurexpert Campo. Je vous invite à venir voir la page régulièrement. Je publie de l'information qui est pertinente à plusieurs niveaux. Puis, euh, par courriel, benoît.campo assurexpert.qc.ca C'est rare qu'il y ait du monde qui donne le numéro de téléphone comme ça, ouvertement sur un podcast, mais c'est toute une bonne raison de le faire. Moi, je vais garder le mien secret. Euh, <rire> moi, si vous voulez me rejoindre, c'est sur Twitter AskAlazormo Il y a aussi le compte... Euh, du euh, podcast qui est à Podcast Auto. Il y a euh, le site qui est podcastauto.ca mais c'est vraiment un dépôt pour l'émission euh, plus qu'autre chose. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes aussi. Euh, recherchez Podcast Auto. On est disponible sur iTunes et puis vous pouvez me lire euh, sur le blog automobile de Kijiji à kijijiblog.ca dans la section véhicules. Donc là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette autre émission du Podcast Auto et je vous dis à la semaine prochaine tout le monde. Bye!